en wat je ook al de dat je ook al al al-Fatawa <moguels> al-Muhimma fi tabsir l'Umma. En donc on, a, on est arrivé à, aux explications du Cheikh euh, Saleh ibn al-Utaimin, Mohammed ibn Saleh al-Utaimin, au sujet de ceux qui ont adopté le meldhij des Khawarijs et qui déclarent de dirigeants musulmans comme étant des koufards parce qu'ils font des péchés, des choses de ce genre. Et donc on répond à ces choubouhats avec les paroles des ulamas. كما أذنوا ردّوا على هؤلاء بال proofs من القرآن والسنة. لذلك وصلنا إلى نقطة أن بعض حال الناس بالنسبة لولاتهم، فإن بعض الناس ديدانهم في كل مجلس يجلسهم الكلام في ولات الأمور والوقوع في آرائهم ونشر مساوئهم وأخطائهم مألوفا بذلك عما لهم من محافل أو صواب. Donc hebben een andere rol die we hebben gespeeld. We hebben een andere rol we hebben gespeeld. We we hebben gespeeld. We hebben een andere Leur, leur habitude qu'ils ont adoptée, certains d'entre eux, c'est de commencer à parler et à critiquer les dirigeants et à parler de leur, euh, à entrer dans leur honneur et à répandre à leur sujet toutes sortes de choses mauvaises, hein, soit leurs mauvaises actions ou leurs péchés ou les erreurs qu'ils ont faites. Et souvent, les gens qui font ça, ils ne mentionnent jamais rien des bonnes choses qu'ils ont faites, ces dirigeants-là. Et le chef, il dit que... Euh, il n'y a pas de doute que de prendre cette voie-là et d'adopter ce, cette attitude-là et de parler euh, et d'attaquer l'honneur de ces, ces dirigeants-là, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose euh, qui ne fait qu'augmenter les problèmes et augmenter les, les, les troubles dans la société. Et ça ne résout jamais de problème et ça n'enlève pas euh, les injustices. دوق الشيخ بأنما يزيد البلاء بلاءا ويجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها ونحن لا نشك في ونحن لا نشك أن ولات الأمور قد يسيئون وقد يخطئون كهيرهم من بني آدم فإن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت عن أي إنسان ارتكب خطا حتى نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وفي شيخ الذكر celui qui utilise cette méthode ou cette voie pour commencer à critiquer les dirigeants, euh, qu'est-ce que ça amène Ça amène que les gens commencent à détester leurs dirigeants et leurs responsables, et ils commencent à les détester. Et ça, ça fait en sorte que les gens, par la suite, ne veulent plus exécuter leurs ordres. Dans, lequel, dans les, les ordres, il y a un sujet desquels ils sont obligés ou ordonnés. Euh, d'obéir, les, les ordres dans lesquels ils sont obligés d'obéir, c'est-à-dire dans, dans les choses qui sont halal et dans les choses qui sont bonnes. Et le chef il dit qu'il n'y a pas de doute que les dirigeants ils peuvent faire des erreurs et ils peuvent faire des mauvaises actions, comme d'autres parmi les êtres humains. Hein. Les, les dirigeants ne sont pas une classe à part parmi les êtres humains, dans le sens qu'ils sont parfaits ou infaillibles, non Les dirigeants comme tout le monde peuvent se tromper ils peuvent faire des péchés, peuvent faire des erreurs. Et donc, euh, le chef, il dit, comme le prophète, sallam, a dit dans un hadith, que tous les fils d'Adam font des fautes. Hein « bani adam Donc, tous les fils d'Adam font des fautes, font des erreurs, et le meilleur des, le meilleur parmi, les meilleurs parmi ceux qui font des erreurs et des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Et qui retournent à Allah subhanahu wa ta'ala avec remords et en demandant le pardon et en cessant de faire l'erreur qu'ils font. Ensuite, le chef il explique qu'il n'y a pas d'autre également qu'il n'est pas permis de se taire au sujet d'une personne qui fait un péché quelconque ou une erreur quelconque. Ça, ça veut dire quoi Le chef il dit ça veut dire qu'on doit donner le bon conseil et ça c'est obligatoire à chaque musulman qui est capable, qui en a la capacité, de faire son obligation vis-à-vis -vis, euh, Allah, vis-à-vis -vis de son livre, vis-à-vis -vis, euh, du messager et vis-à-vis -vis des dirigeants et des musulmans en général, c'est-à-dire de donner le bon conseil, al Hein Et euh, le Cheikh donc, il explique qu'il faut donner al-masiha, donner le bon conseil à tout le monde et y compris aux dirigeants. ولكنه يكون incapable، فإذا إذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطئا من ولاه الأمور أن نتصل ان نتصل بهم شفويا شفويا او كتابيا او كتابيا ونناصحهم سالكين بذلك أقرب الطرق في بيان الحق لهم وشرح خطاهم ثم نعذهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم ورق الظلم عنهم ونذكرهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو من قوله اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه أو فشقق عليه أو فشقق عليه, أو فشقق عليه Donc euh, ici le chef il dit que lorsqu'on a compris ça, il faut savoir que c'est obligatoire pour, pour nous, lorsqu'on voit une erreur de la part de nos dirigeants, de ceux qui sont responsables, de ceux qui sont nos dirigeants, de les contacter soit euh, par la parole, si on est capable de les contacter et de leur parler directement, verbalement, ou bien de, leur, de les contacter par écrit et de leur donner le bon conseil en prenant le, le, le chemin le plus, euh, le plus court et le plus clair dans ça, pour leur clarifier euh, la vérité et pour leur expliquer l'erreur qu'ils qu ont faite, et de les exhorter et de leur rappeler ce qui est obligatoire pour eux. Euh, de leur rappeler les choses qu'ils ont négligées par exemple, si c'est une chose qu'ils ont négligée ou une erreur qu'ils ont faite, Euh, et de leur expliquer que c'est obligatoire pour eux d'être sincères envers ceux qui sont sous leur euh, autorité, ceux qui ceux qui sont euh, ils sont les, les, les, le peuple, la population, les, les gens qui sont euh, sous leur autorité, ben c'est obligatoire pour les dirigeants d'être sincères envers eux, de faire le, de faire preuve de sincérité envers eux et d'essayer de, de de veiller de voir à leur intérêt et à a ce qui est bon pour eux, et de leur enlever l'injustice qui est sur eux. Et il faut également leur rappeler ce qui a été rappelé, euh, rapporté euh, authentiquement du Prophète wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim qui dit euh, « Allahumma oh Allah, celui que tu as mis comme dirigeant sur ma Ummah » ça c'est le Prophète wa qui fait ce dua il dit, oh Allah, celui que tu as mis comme dirigeant pour ma Ummah, ou pour les affaires de, de ma umma, euh, si euh, il rend les choses difficiles pour ma Ummah, alors rend les choses pour lui difficiles. C'est ça, donc c'est c'est une forme de Doua que le Prophète a fait, en réalité c'est pour montrer que celui qui rend la vie ou les choses difficiles pour les musulmans, parmi les dirigeants, et bien il est sous cette menace, dans ce dua du professeur sallallahu alayhi wa sallam, et il risque donc d'entrer dans cette menace-là. Il y a une autre hadith également qui dit, « wa qawluhu » sallallahu alayhi wa sallam, « ma min abdun yastara'ihi riayatan » Ja'moutu ya'wma ya'moutu wa huwa raashin li ra'iatihi illa haramallahu alayhi al-jannah. C'est un hadith aussi qui est authentique et qui doit mettre en réalité euh, la crainte dans le cœur de toute personne qui a une responsabilité sur les musulmans et qui la néglige ou qui euh, la trompe, hein, qui n'est ne, pas euh, honnête dans sa responsabilité, dans les responsabilités qu'il Euh, sur les, sur les musulmans. Donc, le hadith dit, celui qui est, euh, qui, celui que Allah wa lui a donné une responsabilité sur les musulmans, et qu'il meurt, le jour où il meurt, et il a, disons, triché, ou il a trompé, euh, sa responsabilité, et il a trompé, il a trompé les gens dans sa responsabilité, Allah va lui interdire le paradis. دوك ستسيه. دوك ستسيه. دوك ستسيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا الشيخ سيتي ثم ان الطعن التعذ ب... بواعد القران والحديث فذلك وهو المطلوب وان لم يبتعد بواعد الحديث والقران واظلاه بواعد السلطان بان, ي... بأن نرفع ذي ان الامر الى من فوقه ليصلح من حاله فاذا بلغنا الامر الى اهله الذين ليس فوقهم ولي من المخلوقين فقد برئت الذمه او برئت بذلك الذمه ولم يبقى الا ان نرفع الامر الى رب العالمين ونساله اصلاح احوال المسلمين وقايمتهم لشيء جيد puis si la personne ou le dirigeant celui qui est responsable sur nous A, a été, disons, on l'a exhorté par le Coran et par les hadiths, et qu'il a écouté, et qu'il il, s'est soumis à l'exhortation, ou qu'il a accepté l'exhortation qu'on lui a donnée, par les références qu'on a données du Coran et de la Sunna il a accepté ça, et il il a il a suivi Alors, al-shoudunillah, al ça c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on veut, mais s'il si n'a pas accepté l'exhortation, qu'on lui a donné du Qur'an et de la Sunnah, alors dans ce cas-là qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien on peut r ramener l'affaire à quelqu'un qui est plus haut, à quelqu'un qui est plus haut que lui, c'est-à-dire on va dire que c'était un, un maire ou un ministre ou bien euh, disons euh, quelqu'un qui était responsable d'une responsabilité dans, dans une ville ou quelque chose comme ça et qu'il y a un autre qui est au-dessus de lui, parmi les, les dirigeants, alors on ramène cette, cette question-là, ou le problème, à celui qui est au-dessus de lui, parce que c'est parce que celui qui est au-dessus de lui et qui a une autorité qui va pouvoir régler le problème puis corriger la situation. Puis, le chaise il dit toutefois, euh, si il dit si euh, on a amené la situation à quelqu'un d'autre, on a fait notre devoir, hein, C'est-à-dire, si on a ramené la, la question à quelqu'un qui est plus haut, pour qu'il essaie de corriger la situation, on, on a fait ce qui est obligatoire pour nous. Euh, et, si, et si on a ramené l'affaire à quelqu'un, ou à celui qui est au, au top, au-dessus de, de tout le monde, parmi les créateurs, alors on a fait ce qui était obligatoire pour nous et on n'a plus de responsabilité par la suite, parce qu'on a réglé, on a disons, on a fait notre devoir, devant Allah subhanahu wa ta'ala, Mais il dit par la suite, il ne reste plus qu'à amener affaire à qui À Allah subhanahu wa ta'ala, al-alamin parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Hein, et on donc, donc on demande à celui-là, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de tous les autres, de corriger la situation et d'essayer de. Euh, d'améliorer l'état de ces euh, des musulmans et de ces dirigeants là qui sont au-dessus de nous. Maintenant, on a terminé avec les exemples des paroles et des citations du chef Mohammed Ibn Uthaymin, et là, on commence à mentionner les paroles des euh, fatwas du chef Saleh Al Fawzan euh, sur le même sujet, la question de takfir al hukam, de déclarer les gens kuffar. Donc euh, maintenant, euh, les, les questions et les réponses du chef, euh, les questions euh, qui ont été posées au chef euh, Alfonso et les réponses qu'il a données, c'est des questions qui sont bien entendu presque les mêmes que ceux qu'on a lu des autres euh, lamas, excepté que euh, c'est des questions peut-être parfois plus précises puis les réponses du chef sont également plus précises parfois. Donc vous allez voir certains petits détails qui donnent, disons, un peu plus de, parfois un peu plus de compréhension que que dans les autres fatwas qu'on a lu précédemment. Le Cheikh, on lui a demandé la question, « Qu'est-ce que c'est le réel de la menace ?» Et en particulier la menace de l'Hukam, « Est-ce qu'il est en train de se faire sur les menaces ou sur les menaces ou sur les Arjou tawdih ul manhad al-sahih, vi havihil mas'ala. Le chef, on lui a posé la question, c'est quoi la méthode qui est correcte pour donner le conseil? En particulier, donner le conseil aux dirigeants. Est-ce que c'est en, euh, disons, euh, en répandant ces, ou en donnant cette masihah, ce conseil aux dirigeants, sur le même bas, hein, quand on fait un discours devant tout le monde, et puis là, on parle des, faut et des péchés du dirigeant dans le but de lui faire euh, la nasiha, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire en mentionnant leurs péchés et leurs erreurs devant tout le monde ou bien est-ce que c'est une, une chose qui doit être faite en secret, c'est-à-dire on va voir le dirigeant et puis on va lui donner le bon conseil en secret. Donc le, euh, la personne qui pose la question dit euh, je souhaite euh, avoir une clarification du, de la bonne méthode. Evencompagnerai het hier staat. Het vraag wel de cultuur is geen eigne man, de hodjeren zijn bedreen jongeren. En we zanken dat zij hebben dames En het zwinspnsden Maar we de En حتى وإن عصوا ما لم يأتوا كفرا بواحا كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم فإن الصبر على طاعتهم فيه جمع للكلمة ووحظة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاتد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه Donc, le cheikh il a répondu à cette question d'une manière vraiment euh, simple, résumée, puis en même temps qu'il a touché à presque tous les, tous les points importants à clarifier dans cette question. Il a dit que premièrement, personne n'est infaillible excepté euh, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui a l'infaillibilité d'un Euh, dans, dans ses actions puis dans, la, dans, la, dans les choses qu'il fait. Donc tout le monde peut faire des erreurs et les dirigeants sont des êtres humains, donc eux aussi ils peuvent faire des erreurs et il n'y a pas de doute qu'ils ont des fautes et des erreurs et des péchés et qu'ils ne sont pas infaillibles. Toutefois, on ne doit pas prendre euh, les erreurs qu'ils font euh, comme excuse ou prétexte pour les euh, divulguer publiquement euh, et pour appeler les gens ou inciter les gens à enlever leur main de l'autorité que ces dirigeants-là ont sur nous. Même si euh, ils ont été injustes, c'est-à-dire on doit toujours garder notre main dans leur obéissance, même s'ils ont commis une injustice ou même s'ils ont, euh, disons, euh, Ils ont transgressé la. la ils ont pas fait de la, Ils ont fait des choses qui sont injustes envers certaines personnes, hein, Même s'ils ont fait de, de la tyrannie, on doit rester dans l'obéissance envers eux, dans le bien. Euh, même s'ils ont fait des péchés. Tant qu'ils n'ont pas fait un kuf qui est bawa. Un kuf bawa. C'est-à-dire un kuf clair. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans plusieurs hadiths, il a dit sauf si vous voyez un coffre clair, évitant, sur les, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah Euh Même si les dirigeants, donc, ils ont des péchés, même s'ils ont de l'injustice, euh, euh, on doit être patient, on doit être patient dans leur obéissance, et donc ça, ça nous montre quoi Ça nous montre qu'en réalité, euh, comme le chef, il explique, il dit que le fait qu'on obéisse, qu'on continue à obéir à ces dirigeants-là, même dans l'injustice, Ça fait en sorte que les musulmans réussissent à unir leurs paroles et rester unifiés, hein, et ça protège le, le pays des musulmans. Pourquoi? Parce que quand les musulmans sont unis, ils sont forts. Et le fait qu'ils sont unis et qu'ils sont forts, ça protège. Alors, ça, la conséquence de ça, c'est que ça protège les musulmans contre les ennemis extérieurs. Parce que les ennemis des musulmans, les ennemis de l'islam, Quand ils quand ils voient que les musulmans sont faibles et qu'ils sont divisés, ça ça fait ça leur fait parce que par la suite ils sont capables de faire ce qu'ils veulent avec les musulmans, de jouer avec eux et de disons de profiter d'eux de toutes sortes de façons. c'est ça ce qui c'est ça ce qui s'est passé dans le passé et c'est ça ce qui se passe encore aujourd'hui et c'est ce qu'ils veulent que c'est ça et c'est comme ça qu'ils veulent que ça continue. Ils veulent que la situation des musulmans demeurent dans, laquelle elle, dans la situation dans laquelle elle est actuellement, ils, veulent que ça, ils ne veulent pas que ça change, et donc c'est pour ça justement qu'ils font tout leur possible pour garder les musulmans divisés, et en particulier pour créer les troubles et les problèmes entre les musulmans et ceux qui les dirigent, hein, pour créer des instabilités politiques dans les pays musulmans, pour aider par la suite à garder les musulmans toujours dans la faiblesse et dans la division. D'accord? Donc, ça c'est très important de comprendre, ces, ces points là. Et euh, le chef ensuite il dit et lorsqu'on qu'on contredit les dirigeants, qu'on s'oppose à eux et qu'on rejette leur autorité, il y a dans ça des grands des grands méfaits, des beaucoup d'effets de, néfastes et négatifs à ça. Euh, et ces effets là, qui sont négatifs, sont plus euh, néfastes et plus mauvais que Le, les péchés et l'injustice qu'ils font, que ces dirigeants-là dirigeants sont en train de faire. Donc, euh, ceux qui appellent les musulmans par exemple à la rébellion ou à rejeter l'autorité des dirigeants, eux ils appellent en réalité à faire un péché ou une injustice ou un mal qui est beaucoup plus néfaste et beaucoup plus grand que le mal que ces dirigeants là font. D'accord Donc, euh, comme on a expliqué déjà, dans les euh, explications précédentes de, de Ibn Ebdoubaz et de Chief on ne peut pas remplacer un mâle par un mâle qui est plus grand. D'accord Et c'est ça que ces gens-là n'ont pas compris souvent. Après, le cheikh il, euh, il dit, tant que le couf, tant que le mâle qu'ils font, ce n'est pas un couf, et que ce n'est pas un shirk, ce n'est pas dans le couf, ce pas le shirk, Donc, dans ce cas-là, Il ne faut pas s'opposer à ces dirigeants-là. <God> et il y a d'autres détails aussi à ce sujet-là qu'on va lire plus tard, <world> inshallah. Après, le chef continue et dit La n'a yuskatu. Yuskatu an ma yusdur min al-hukam La. Baltu alaj. salima. Wa bel munafahati lahum. Walaykum salam wa rahmatullah. Bil munafahati lahum Wa Lees het door de kriteriaal, lees het door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door niet kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de kriteriaal, door de Hein, vous ne dites, dites rien, vous laissez les, les dirigeants faire la justice et tout, non, on dit quelque chose, mais selon la Summa, selon la voix du Prophète, selon la voix dal summa ou al Jama'ah, pas selon la méthode déjà qui veut faire le désordre dans la société. Donc euh, le chef il dit, euh, comme le Cheikh il comme le Cheikh il l'a dit, comme On se tait pas, ça veut pas dire qu'on, ça veut pas dire qu'on doit se taire de des erreurs que les dirigeants font. Non, on doit pas se taire. On doit régler le problème et essayer de remédier au problème d'une façon correcte. Hein, en donnant le conseil aux dirigeants, mais d'une façon secrète, en secret. Et, soit en leur disant verbalement, comme on a dit tout à l'heure dans les paroles de féminin, verbalement, en secret. Ou bien en leur écrivant. Mais en secret. C'est pas comme on écrit une lettre, et puis, euh, une, une, une, vingtaine de personnes qui signent, hein, ou bien une centaine de personnes, comme ils appellent euh, les pétitions, hein. Il y qui font des pétitions. Ils ramassent des signatures de, de plus, de, du plus grand nombre de personnes possible, hein. Soit cent mille, ou dix mille, ou vingt mille ou plus ou moins, et là qu'est-ce qu'ils font signer ça par pleinement, et après, après ils envoient ça aux dirigeants, pour dire, voyez, on a l'appui de tous ces gens-là, ils sont tous d'accord avec nous pour euh, arrêter de faire telle ou telle, telle chose. Ça, c'est pas la façon dans, dont on fait les choses dans l'islam. Et il y a des musulmans, malheureusement, qui ont été influencés par les méthodes de ces gens-là, par les méthodes c'est-à-dire des koufars, la méthode des koufars, Et ils utilisent ça, des pétitions, pour essayer de, euh, changer certaines injustices ou certaines choses qui sont mauvaises dans la société. Et comme on a dit, c'est pas la, c'est pas la bonne méthode dans l'islam. C'est qu'on leur écrivant d'une manière qui est secrète, ou bien en leur parlant, si on est capable, de façon secrète. Puis on va voir plus tard les détails de cette question-là aussi. Qu'est-ce qui est arrivé aussi en Arabie Saoudite il y a quelques années, peut plusieurs années, à l'époque où il y avait la fitna, après la guerre du Golfe, il y a un groupe de de, de personnes bien euh, qui sont soi-disant des Tula'b ilm ou bien qui faisaient da'wah, soi-disant de du'at, et qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient écrit euh, une fatwa ou bien je ne sais pas si c'est une fatwa ou bien euh, ou bien un texte qu'ils avaient écrit comme ça, une page, et puis ils ont signé en bas de la page pour euh, envoyer ça soi-disant aux dirigeants. Hein et là ils mettaient leur nom, puis leur signature, puis ils envoyaient ça, on ne dirait jamais, en même temps ils faisaient savoir ça à tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans cette, cette feuille-là, et donc ça c'est également, c'est une contraire à la Sunna. ils pensent parfois, ces gens-là, que le nombre de personnes qui signent avec eux, ça augmente la, la, la, la, la force, ou la vérité qu'ils ont, comme si la vérité, était relié au nombre, ça revient encore à l'idée de démocratie, hein, que, ou bien de l'idée de, comme si par exemple que la vérité doit être reliée avec le nombre. S'il si y a plus de monde qui sont d'accord avec nous, ça veut dire que ce qu'on dit est vrai, mais s'il si y a moins de monde qui sont d'accord avec ce qu'on dit, alors c'est faux, alors qu'en réalité c'est pas comme ça. C'est pas le nombre qui détermine ce que, que ce qu'on dit est vrai ou non, mais c'est Est-ce que c'est en accord avec le Coran Est-ce que c'est en accord avec la Sunnah Est-ce que c'est en accord avec la voix des Sahaba, des Salafs C'est ça qui détermine. Est-ce que c'est Al-Haq ou non Pas la quantité. Donc, Après le chef les Ibal, tu qu'tabou sirriya Ou tu sirriya nasiha. Tu li wali of u kalam u shafouiyan. En u, uh, ama, ama al-kitabah, tuktabu wa tu souwar wa tu wazda al-a naas. En dat is allemaal niet ou tashirun. kalam هذا min al il dit donc, on, écrit, si on veut écrire aux dirigeants, on écrit quelque chose qui, qui va rester secret entre eux entre nous et le dirigeant, et on le, on le transmet directement à ceux qui sont responsables, qui, qui ont une responsabilité sur les musulmans, ou bien on leur parle également verbalement. Mais, en ce qui concerne les textes qu'on écrit, ou les choses qu'on écrit et qu'on euh, photocopie, et puis qu'on distribue à tout le monde, et bien ça, c'est une chose qui n'est pas permis de faire. publier les Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit Comment il a. Ah, ok, Islam à » Ça, c'est le texte qu'il avait écrit Islam ah, à Taufan. Ça, c'est comme un rad marais. Ok. Donc, c'est ça. Euh, il a écrit un texte pour, soi-disant, donner le au roi. Et il a publié ce texte-là, il a fait. Euh, Distribuer à tout le monde, ou la fait lire à tout le monde. Ou bien, des fois, qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent une lettre ouverte aux dirigeants dans un, dans un journal, ou bien dans un euh, magazine, ou quelque chose de ce genre. Et donc, tout le monde peut le lire. Hein et, ou bien, des fois, qu'est-ce qu'ils font Ils font juste, ils photocopient la lettre, et puis ils la distribuent à tout le monde. Pour, soi-disant, donner le nafiha aux dirigeants. Et ça, c'est pas la méthode d'Al-Sinan al jamaa Et ça, c'est haram de faire ça, comme on l'a dit. C'est ça. C'est une fadiha, de, de, de, donner le, le, le, conseil comme ça devant tout le monde, c'est comme si en réalité tu l'as, euh, en réalité tu l'as, comment on dit le, en français, fadiha? Tu, hein. Non, non, c'est pas ça. Euh, c'est comme en fait, qu'est-ce que t'as fait? C'est comme si tu, tu l'as humilié publiquement hein, tu l'as rabaissé publiquement. Et donc ça, c'est pas permis de faire une chose pareille. Hein, le, le, le dirigeant, il a son honneur et il faut la préserver. Parce que l'honneur, s'il perd son honneur devant tout le monde, eh ben, il perd son son son prestige et son estime dans le cœur des gens. Hein. Et ça, ça, ça en même temps, ça affaiblit les musulmans en entier. C'est pas comme les koufa, y'a qui rabaissent leurs dirigeants comme si c'était n'importe qui. Hein. C'est grave même. Donc euh, il faut donner à chaque à chaque personne son degré de respect, selon, sa, selon son statut, selon sa position, et ça c'est pas contraire à l'islam. Il y en a qui ont, qui ont été influencés par les idées euh, soit socialistes ou communistes, et qui croient que tout le monde doit être très très également, et tout le monde doit être égal dans la société, et qu'il n'y a pas un respect particulier à ceux qui ont une position ou un poste. Une, une autorité dans la société et ça c'est faux, hein? ça ne ça veut pas dire, dire qu'on ne doit pas respecter euh, les gens qui n'ont pas, pas d'autorité ou qui ne sont pas importants, on doit respecter tout le monde selon leur, euh, leur religion, selon leur foi, selon leurs actions et tout, euh, mais en même temps, il, il y a, des, il y a des, certaines personnes, il faut leur remettre le... le le respect qui leur revient. C'est comme par exemple, euh, notre père, euh, un père, ton père ou le père de quelqu'un d'autre, il a un respect qui, que tu lui dois, qui est au-dessus de n'importe qui euh, d'étranger à toi, parce que c'est ton père. Ta mère, elle encore plus, hein, comme le prophète soixante, il a dit trois fois à ta mère, après il a dit ton père. Hein. Euh, il y a par exemple une personne âgée qui si nous a incité d'avoir du respect pour la personne qui est plus âgée que nous. Hein donc il y a des gens qui ont droit à un respect particulier, d'accord Et donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est comme euh, si dans une famille il y a plusieurs frères, c'est sûr que le plus grand frère dans la famille, il a plus de droit au respect. Hein, par rapport à ses petits frères ou les autres qui sont en dessous de lui. Et ça, c'est quelque chose dans la société occidentale. Souvent, c'est quelque chose qui est rejeté cette idée-là, cette notion-là de respect et de, et de disons de donner un degré de respect aux gens selon leur âge ou selon leur euh, statut familial ou autre. D'accord Et donc, euh, dans l'islam, il y a ce respect-là et il doit être respecté. Il doit être reconnu selon selon euh, القرآن إلى صنة ذوك الشيخ الموزيون من حديث قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا en uh, ta'atosimu bihadfihlahi geniaan wa wa nta'sichu wa nta'sichu man donc, le Cheikh il mentionne le premier hadith, qui est rapporté par un muslim, eh, uh, qui dit que la religion c'est le bon conseil. En le prophète Rassan l'a répété trois fois: La religion c'est le bon conseil, la religion c'est le bon conseil, la religion c'est le bon conseil. Et al-Nasiha, bon, on le traduit par le bon conseil en français, mais ça veut pas juste dire le bon conseil, ça veut également dire, euh, la sincérité, hein, la sincérité. Surtout quand on parle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le bon conseil envers Allah. Al-Nasiha, l'Illah, pour Allah, al-Nasiha ça veut dire de faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, Et, euh, l'équitabé, C'est la même chose, faire preuve de, de sincérité envers le livre d'Allah et envers le messager d'Allah, et envers les dirigeants des musulmans, de leur donner le bon conseil et d'être sincère envers eux. Hein Il faut faire preuve de sincérité et de loyauté envers tous les musulmans. Et dans l'autre hadith, Le prophète sallam Salaam dit que Allah est satisfait pour vous de trois choses. Premièrement, que vous l'adorez lui seul et que, nous, et que vous ne lui associez rien. Deuxièmement, que vous vous accrochiez tous à la corde d'Allah wa et que vous ne vous divisiez pas. Et quand on dit la corde d'Allah, on parle du Coran et de la Sunnah, bien entendu. Et troisièmement, que vous donniez aux dirigeants Celui, qui, celui, a don, euh, celui à qui Allah a donné euh, l'autorité et euh, le, le, la, la responsabilité sur vous, et bien que vous lui donniez le bon conseil et que vous soyez sincère envers lui. D'accord Donc, ça, c'est des principes très, très importants dans l'islam. Ça, c'est des principes de base dans les fondements de Al-Sunnah ou de Jamara. Parce que, en fait, le dirigeant, C'est lui qui préserve l'unité des musulmans. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de, de gens aujourd'hui n'ont pas compris. Pourquoi, quand le prophète ﷺ parle dans les hadiths de jamaa euh, et quand il parle de al-shaq euh, al et quand il parle de yani al-sam'a al-taa' wa al-jama'a al-kalima et toutes ces choses-là, souvent ça se rapporte à l'obéissance au dirigeant, parce que Quand les gens se divisent, souvent c'est parce qu'ils rejettent l'autorité de leur dirigeant, hein, d'accord? Bien entendu, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres problèmes, mais c'est juste pour dire que, un groupe parmi les musulmans, quand ils commencent à revendiquer quelque chose pour se distinguer du reste des autres des musulmans, et qu'ils essaient de, de renier l'autorité de celui qui est au-dessus d'eux, hein, eh ben c'est ça qui divise le corps des musulmans. Et c'est ça qui fait en sorte que les pays musulmans se divisent et commencent à devenir de plus en plus petits. Et chacun avec une petite partie, un petit territoire qu'il essaie de diriger. Hein. Et puis, c'est comme si ça, ça, ça affaiblit les musulmans. Regardez par exemple le Canada. Le Canada c'est un grand pays. Hein, de de, de, de l'océan pacifique à l'océan atlantique. Hein. Imaginez maintenant si chaque province devenait un pays. Comme là, les Québécois, ils veulent l'indépendance. Maintenant, imaginez si chaque autre province aussi demandait l'indépendance. Alors là, ça veut dire que, au lieu d'avoir un seul grand pays, il y aurait comme une dizaine de petits pays. Et puis, regardez les États-Unis maintenant. Il y a comme 51 ou 52 États. Si chacun de ces États-là se divisait en un petit pays. Est-ce qu'il resterait comme la grande puissance qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis Ça n'existerait plus. Eh bien, c'est la même chose pour les pays musulmans. c'est La même chose pour les pays musulmans. Plus on se divise, plus on devient faible. Donc, on euh, demande à Allah qu'il nous aide à nous réunir, Inch'Allah sur l'imam, le taqwa, l'taqwah. Ça, ça, ça, c'est la, la clé de. de de l'unité pour les musulmans c'est de revenir à l'aqida qui correcte. le chef dit en suite من يقول أولى من يقول بالنصيحة لمولاة الأمور هم العلماء وأصحاب الرأي والمشورة أهل الحل والعقد قال تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول واولي الأمر منهم لعلمه الذي لا يستنبتونه منهم فليس كل أحد, فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء بل هو من إشاءة المنكر والفاحشة في الذين آمنوا ولا هو من منهج السلف الصالح وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا أو وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا لأن ما فعله أشد منكرا مما انكره وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم Léannaho lem yettebi'r tariqa te rasuli sallallahu alayhi wa sallam, al shar'iyah al-leti rasumaha. Donc, ici c'est une explication très importante, encore une fois, le cheikh Salih al-Fawzani, il dit, la personne qui est le mieux placée pour donner le bon conseil aux dirigeants, ce sont les ulamas, ce sont les ulamas, les gens de savoir, qui connaissent la sharia, qui sont à la à la meilleure place pour donner le bon conseil aux dirigeants. Et c'est eux qui connaissent, et c'est ceux également qui possèdent euh, une opinion, euh, disons euh, qui ont une, une opinion correcte et qui sont capables de donner leurs conseils et leurs consultations. Erlulchen ceux qui détiennent, euh, disons, un poids voilà, dans, dans, dans la société, soit par leur connaissance, soit par leur euh, expérience, soit par leur… Euh, le fait qu'ils sont, disons, des gens qui ont euh, un, un, un pied d'autorité dans la société de soi et qui sont sincères. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont, disons, les, les, les mieux placés pour donner, les, les, c'est des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, hein, des spécialistes soit dans leur domaine, ou bien des gens qui euh, sont, à cause de leur connaissance, mieux placés pour donner le bon conseil. Alors, c'est eux. Hein, qui qui sont euh, à la place pour donner le bon conseil ils n'ont pas n'importe qui hein. si de toute façon si n'importe qui essaie d'atteindre d'arriver au dirigeant pour lui donner le bon conseil il sera pas capable de toute façon ils savent pas dire que le dirigeant va accepter tandis que si c'est quelqu'un qui est haut placé et qui est proche des dirigeants hein, et qui est connu par, par eux de leur ils sont ils sont connus les gens qui sont connus de leur part hein, qui sont connus pour leur expertise puis leur euh, pour leur euh, sincérité et tout donc cela quand ils vont aller s'adresser aux chefs ils vont être capables de leur transmettre le bon conseil et euh, le chef il mentionne un verset c'est le verset 83 dans son Nisa, et ce verset là il dit euh, que lorsqu'il lorsqu'il arrive une, une une information ou une, une un événement qui a rapport qui a rapport avec la sécurité et la crainte il y a certaines personnes qui la diffusent, qui diffusent ces informations-là ou qui diffusent ces choses-là qui se produisent, qui ont rapport avec la sécurité et la crainte dans la, dans la société. Mais Allah il dit, mais s'ils l'avaient ramené au messager, s'ils avaient ramené cette information-là au messager et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux qui sont capables de Il y en a qui ont une bonne compréhension et qui ont une bonne connaissance, eux ils auraient su quoi faire avec cette information-là et comment réagir dans cette situation-là. Mais hein, donc c'est pour ça que c'est important de toujours ramener les choses importantes à ceux qui détiennent la connaissance et qui détiennent le commandement, qui vont savoir quoi faire avec cette information-là. Malheureusement aujourd'hui avec l'influence des euh, profsards et amis souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ont l'idée que le peuple doit tout savoir, et qu'on doit diffuser toute l'information, de toute façon, même chez les profsards c'est pas vrai, ils n'appliquent pas à, la, à 100% cette histoire-là, parce que même s'ils prétendent qu'ils informent la population puis tout, il y a tellement d'informations qui sont gardées secretes et qui sont cachés de la population justement pour éviter des, des gros scandales ou pour éviter des grands problèmes dans la société, pour pas que tout le monde commence à paniquer des fois pour rien. parce que si, si les gens savaient réellement toutes les choses qui se passent, comme on dit, il euh, y aurait plus de, de, de tranquillité dans la société ni rien, mais eux ils font croire aux gens qu'ils leur donnent toutes les informations, et des fois ils leur donnent des informations qu'ils n'ont pas besoin de savoir que en réalité, de, le fait de, de le savoir, c'est plus nuisible que de ne pas le savoir. L'ignorer, de, de le connaître, c'est plus nuisible que de l'ignorer dans certains cas. Donc, le, le dirigeant lui, il est mieux placé en tant que dirigeant, et, et il, a, il, a, disons, il, il veut veiller au bien de son, de son peuple et de ceux qui sont sous son autorité, donc il est mieux placé pour voir Qu'est-ce qui est à diffuser et qu'est-ce qui n'est pas à diffuser dans la société. Contrairement à la liberté d'expression, la liberté d'opinion dans la société des coups Donc ça veut dire qu'il faut veiller à ça. Et le chef, il dit donc, c'est pas tout le monde parmi les gens qui est bien placé pour donner le bon conseil aux dirigeants. Et c'est pas non plus en faisant diffuser les fautes et les erreurs des dirigeants qu'on va arriver à régler les problèmes. Hein, en réalité, de faire transmettre les erreurs et les fautes et les péchés, ça, ça fait partie de diffuser les péchés parmi les, parmi les croyants, hein, de faire transmettre les péchés et les fautes parmi les croyants, et ça, qu'est-ce qui arrive quand les gens font ça euh, Ça fait en sorte que les gens acceptent par la suite les péchés, les gens vont commencer à trouver ça normal. Hein, quand on va leur faire entendre, ou on va leur faire comprendre, ou savoir que tel dirigeant a fait tel péché, ou telle, telle chose, eh ben, qu'est-ce qui arrive par la suite? Ça fait que les gens, ils disent, ah bon, si lui l'a fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de problème. Parce que les gens, souvent, ils regardent leurs dirigeants, et ils les prennent comme un modèle. Alors, si tout le monde diffuse, si les gens diffusent ces choses-là à leur sujet, alors, Qu'est-ce qui arrive par la suite? Les gens acceptent les péchés et ils commencent à le répandre partout dans la société ils commencent à suivre le mauvais exemple. Donc, ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais à ce sujet-là. Ça a un impact vraiment néfaste et négatif. Bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a des exemples. Si vous regardez l'ancien président des États-Unis, vous avez des exemples clairs dans, ce, dans, ce, dans son comportement. Qui a vraiment été un exemple de perversité, qui a eu un impact vraiment néfaste sur le reste de la population, hein, qui les a augmentés en corruption. Donc, ça reflète le, la réalité de, de la population. Puis ça c'est mauvais, hein, mais ça c'est leur problème. C'est pas nous on se concerne et on se concentre sur nos problèmes à nous, hein. Donc, euh, comme on dit, nous on ne doit pas faire ça, diffuser les péchés de ceux qui nous dirigent. Après il dit, ça fait pas partie du manhaj des salaf salih parmi les sahaba et les tabi'in, de prendre les péchés des dirigeants puis de les faire diffuser parmi tout le monde. Même si le but de la personne quand elle fait ça, son intention c'est quelque chose de bien, elle dit, moi, mon intention c'est de faire de bien puis d'interdire le mal, c'est pas une excuse, parce que ce qu'il fait est plus, mal, est plus mal que le mal qu'il veut interdire, et le chef il dit que parfois interdire le mal, ça peut être un mal en lui-même, parfois tu dis je veux je interdire le mal, mais le mal que tu veux interdire, ben, tu, tu l'interdis tu d'une façon qui est plus mal encore que le mal que tu veux interdire, donc dans ce cas-là ça devient un mal en lui-même, et donc euh, si le, la façon donc, euh, dont tu procèdes pour interdire le mal n'est pas en accord avec l'exemple du Prophète et n'est pas en accord avec la charia d'Allah, alors dans ce cas-là tu vas amener plus de mal que de bien, parce que tu n'as pas subi l'exemple que le Prophète a amené. Il mentionne les hadiths par la suite il قال من منكم بيده لم يستطع لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. Il dit, celui d'entre vous qui a vu quelque chose de mal, alors qu'il le change avec sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer avec sa main, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa langue, C'est-à-dire en dé, dénonçant ce mal ou en parlant contre le mal, alors qu'il le change avec son cœur ou par son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. C'est le hadith qui est sahir. Maintenant, le chef explique ce hadith. Il dit, il dit, dit, il dit, il dit, il dit, il dit, وهو صاحب السلطة ولي الأمر أو من أكل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة والقسم الثاني العالم الذي له السلطة له فينكر بالبيان والنصيحة وبالحكمة والموعظة الحسنة وابلاغ ذوي السلطة بالطريق, بالطريق الحكيمة والقسم الثالث <drafted> hein, ça c'est une division des degrés ou des, euh, des catégories de personnes dans le changement ou dans l'interdiction du mal, dans le changement des choses qui sont contraires à l'islam. Le chef il explique, il dit que, euh, les gens sont en trois di différentes catégories en ce qui concerne le fait de changer le mal qui se produit dans la société. Le premier, c'est celui qui a une autorité et qui est capable de changer euh, le mal par la force ou par sa main, ça c'est qui C'est le dirigeant, celui qui a une autorité ou celui à qui euh, on a donné la responsabilité, de, disons, d'interdire ces choses-là, de, de faire changer le, le mal à la société, comme par exemple, euh, certains comités ou certaines, euh, euh, disons, euh, Il y a parfois même euh, certaines, comme par exemple en Arabie Saoudite, il y a ce qu'on appelle « Hay'atul Amr bin Ma'aruf al-Nahyani al-Munkar » et c'est une, une sorte de police qui est spéciale, qui a pour but de veiller à, disons, euh, l'interdiction de toute chose qui est contraire à euh, la Shari'a dans la société. Donc euh, ces hommes-là qu'est-ce qu'ils font Ils se promènent dans les marchés, dans les endroits publics. et Euh, ils passent et s'ils trouvent quelqu'un ou quelque chose qui est contraire à l'islam, et eh bien ils ont une autorité que le gouvernement leur donne qui leur permet d'arrêter des personnes qui font des choses contraires à l'islam ou bien disons de confisquer certaines marchandises qui sont vendues par certains marchands qui sont contraires à l'islam ou des choses de ce genre. Hein, parfois moi j'avais un ami qui était directeur d'un de ces centres donc j'ai j'ai côtoyé chez euh, souvent côtoyé ces gens-là quand j'étais à Medellin et euh, parfois bon ils ramenaient des des chandails avec des photos de de vedettes américaines par exemple ou de de chanteuses ou de chanteurs parfois ils avaient ramené un chandail des Spice Girls par exemple puis là ils, ils ramenaient, ils, ils ont confisqué ça ils me ramenaient Donc quand ils trouvent les marchands qui vendent des choses pareilles, ils prennent tous les chandails qu qu'ils ont de cette sorte-là, ils les prennent et ils les amènent. Donc ils ont ensuite une amende, des choses comme ça des fois. Et ça, ça incite les marchands à ne plus commander ces marchands là parce qu'ils savent que s'ils si vont les commander, ils vont perdre. Et donc c'est une, une des manières pour interdire le mal. Que si bon, on essaie d'interdire à un niveau plus plus haut, parfois ça marche pas. Hein, donc à un niveau plus bas, au, au bas de la chaîne, tu tu l'arrêtes et puis ça arrive jusqu'en haut par la suite. Il euh, y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples comme ça. Si si une femme est mal est pas bien couverte ou bien si un homme euh, retarde la prière quelqu'un qui a un magasin, il ne ferme pas son magasin à l'heure de la prière, là il vient et puis il lui dit « ferme ton magasin, c'est l'heure de la prière » et là il ferme. c'est obligatoire de fermer le le commerce hein, à l'heure de la prière, le musulman il doit la fermer, malgré que les gens ils ont l'idée actuellement que c'est seulement dans les pays comme l'Arabie Saoudite que tu dois faire ça, à Méditer et à Mais dans les autres pays les musulmans ce n'est pas grave, Et ça c'est faux. C'est partout dans les pays musulmans, même dans les pays non musulmans. Si les musulmans ils ont un commerce, ils sont capables de. Ils ferment le magasin ils vont prier. Si la mosquée est tout près, ils ferment la mosquée. Ils ferment le magasin ils vont prier. Ils retournent travailler. Il n'y a, a pas d'excuse vraiment. Il y a pas vraiment d'excuse pour garder le magasin ouvert à l'heure de la prière. La prière ça ne dure pas deux heures. Hein, ça dure cinq, cinq dix minutes. Ouais, ouais. Ben, ouais, c'est ça. Tu mets une pancarte, hein, sur, ton, sur la fenêtre de ton magasin. Tu dit dis, euh, désolé, fermé toi pour 5-10 minutes. De retour, ou bien de retour dans 10 minutes. Tu mets la pancarte et tu reviens. Et tu vas pas perdre 100 millions de dollars, hein. <rire> Les gens, ils s'imaginent qu'ils vont faire une grosse paillette là, une grosse perte. Et en réalité, il y a Oui c'est ça premièrement il faut il faut apprendre à mettre notre confiance en Allah subhanahu de savoir que ce qui ce qui t'a manqué tu ne, ne peux pas l'avoir et ce que as eu tu ne tu ne tu ne pouvais pas le manquer ça ne pouvait pas te manquer hein. comme le hadith d'ibn Abbas hein et là c'est ça donc Si les gens avaient cette conviction-là à Allah taala et avaient appris à mettre leur confiance à Allah taala. eh vu qu'il n'y aurait pas cette situation-là. Donc euh, il y a ça, et donc ça c'est le premier niveau, les gens qui ont une autorité. Qu'est-ce qui se passe parfois actuellement dans le monde actuel, c'est qu'il y a des gens qui veulent appliquer cette, ce degré-là, ce niveau-là, et qui n'ont pas l'autorité nécessaire. Et qu'est-ce qui arrive en conséquence de ça, c'est que ça crée plus de mal que de bien. Par exemple, il y a dans certains pays musulmans, des musulmans qui vendent des choses haram dans des commerces. Eux, des musulmans qui ont une jalousie, une honneur pour l'islam, ils aiment l'islam, ils veulent pas que des choses haram soient vendues, parce qu'ils ont cette foi et cette jalousie pour l'islam. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imaginent qu'il il faut être, euh, changer ce mal à tout prix, par tous les moyens. Même s'ils n'ont pas d'autorité légale pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller peut-être, ils vont aller casser le magasin. Ou bien ils vont rentrer, ils vont casser les choses qui sont dans ce magasin-là. Ou bien, pire encore, ils vont rentrer, ils vont mettre le feu à ce magasin. Et ça, c'est haram de faire ça. Le mal qu'ils veulent, l'enlever, eh le, le le, la façon qu'ils utilisent pour l'enlever est plus mal encore que le mal qui est présent dans ce commerce. Hein et donc, par exemple, tu vois, euh, il, y a des, il y a des exemples que des gens ont, ont rapporté, que dans certains pays musulmans, des gens ont voulu, par exemple, euh, changer un mal par cette méthode, et donc ils ont, ils ont mis le feu à un magasin, comme ça, Et au-dessus du magasin, il y avait une famille qui vivait. Et donc, ils ont mis feu. Et qu'est-ce qui est arrivé par conséquence? Eh ben, les femmes et les enfants qui étaient à l'intérieur, tout le monde sont tous morts, brûlés et asphyxiés. Donc, donc, il, le gars, il voulait changer un péché, enlever un mal dans la société. Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait comme conséquence au lieu de ça? il a tué des gens innocents, hein et ça c'est encore plus haram, c'est encore plus grave comme péché, hein donc les fois les gens ils ne savent pas analyser et calculer les conséquences des actes qu'ils posent, et des gestes qu'ils posent, et ça, ça amène beaucoup de mal, et souvent ça c'est dû au fait que quoi C'est dû au fait que les jeunes, ou des musulmans. Trop euh, disons qui se base plus sur l'émotion que sur la connaissance. Il ne retourne pas aux savants de l'islam, hein? Retourne pas aux savants de l'islam pour demander aux savants de l'islam, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est comme ça que je dois changer le mal? Hein? Tu vois un magasin qui vend de l'alcool? Tu te dis ah, l'alcool c'est haram. Alors lui qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il casse le magasin, casse la vitre. Le feu, ou bien il brûle une chose, et puis il pense qu'il a fait quelque chose de bien. C'est pas la méthode. Si tout le monde commence à penser qu'il a le droit de faire ça, qu'il peut faire ça de cette façon-là, qu'est-ce qu qui va arriver comme conséquence Toi tu vois ça, l'autre il voit une autre affaire, hein, l'autre il va voir une autre. Chaque personne va commencer à utiliser sa, son propre jugement pour déterminer qu'est-ce qu'il doit de casser, qu'est-ce qu'il ne doit pas casser. Sans qu'il y ait une ordre ou une une, une, une, une, euh, hein, une disons une organisation il n'y a rien c'est juste ou bien des fois c'est des groupes de personnes qui s'organisent pour faire ces choses là et ils pensent que le fait qu'ils soient organisés en groupe que ça rend l'affaire ou plus, que ça rend l'affaire correcte alors qu'en réalité non parce qu'ils n'ont pas d'autorité légale pour faire cette chose là Le dirigeant de ce pays-là, ne leur a pas donné la permission de le faire, ou l'ordre de le faire, et donc ils causent un, un, le résultat et les conséquences de ce qu'ils font amènent plus de mal que le mal qu'ils veulent changer, et donc c'est pas permis de faire des choses de cette façon-là. La bonne méthode à, à suivre pour changer des choses de ce genre, c'est d'utiliser un, un autre niveau de nasiha. De Au lieu de changer le mal par la force, parce que tu as pas le niveau, c'est le deuxième niveau. C'est d'aller voir ces gens-là qui vendent ces choses-là et de leur dire, le Prophète a dit telle, telle chose c'est haram, et Allah il dit telle chose c'est haram. Donc je te conseille mon frère de cesser de vendre cette chose-là pour ton bien. Parce que tu récoltes tes péchés. Tu te, tu te, tu te ramasses des séyyyat. Hein? Et donc c'est grave, c'est dangereux de faire ça. Hein? Donc, alhamdulillah, après par la suite, si Allah ouvre le cœur de cette personne, peut-être, tu sais pas, il va changer par la suite qu'est-ce qu'il a fait. C'est déjà arrivé une fois, il y avait un musulman, il vendait quelque chose haram. Je lui donnais conseil. Alhamdulillah, Allah, il a voulu que cette personne accepte le nasiha, et il a cessé, il a changé son converse. Hein donc ça c'est un bien, des fois on s'imagine, ah, ça ne donne rien de donner le nasiha, les gens vont pas accepter, donc déjà en partant, on a disons une euh, pensée négative, on est pessimiste, hein donc en pensant comme ça c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer. Mais il faut être optimiste. Et puis, il faut demander à Allah d'ouvrir le cœur de la personne à qui on donne le conseil. On lui demande à Allah de la guider, cette personne. Puis, on lui donne le bon conseil. Et puis, souvent, en conséquence, en conséquence à ça, et on voit que, des fois, Allah, il ouvre le cœur de la personne. Et donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Il faut donner Le Nansiya avec douceur, avec sagesse, avec connaissance aussi. C'est pour ça que le chéri dit comme deuxième degré que, en, en deuxième, celui qui donne le conseil, c'est celui qui n'a pas d'autorité. Donc lui, il change le mal ou il dénonce le mal avec la clarification et avec la sagesse et le, la bonne exhortation. Et lui, il est capable de transmettre le bon conseil. Aux, à ceux qui ont l'autorité, hein, avec sagesse, avec sagesse. Ça c'est important. D'accord, donc ça c'est l'exemple que je donnais. Tu vas voir les gens, tu leur donnes le bon conseil, pas avec la force puisque tu t'as pas d'autorité. Hein, tu vois une femme dans la rue, elle porte pas les hijabs, s'habille pas bien, tu as pas d'autorité pour lui pour lui faire quoi que ce soit. Tu peux pas l'arrêter, la tu peux pas la mettre en prison, tu peux pas rien faire pas cette autorité-là. Si tu essaies d'utiliser la force pour changer ce mal, tu vas amener un mal plus grand, encore. Hein il, y en a des, il y en a des ignorants comme ça dans les pays musulmans, s'ils voient des femmes qui portent pas le Gédiane, peut-être même ils vont penser à l'agresser ou euh, réagir d'une manière violente, hein, pour essayer de la forcer à se boiler ou des choses de ce genre. Et ça, c'est contraire à l'Islam. Et ça en réalité, qu'est-ce que ça fait Au lieu d'amener des bons résultats et d'amener les gens à l'Islam, ça leur donne une mauvaise image de l'Islam, ça leur donne une mauvaise image des musulmans, ça fait paraître les musulmans comme des sauvages, comme des gens sauvages. Et après, les ils utilisent ça pour salir l'image des musulmans, à cause de nos actions, pas à cause d'eux seulement, c'est à cause de nous tous les problèmes qu'on a nous les musulmans dans notre monde actuel, c'est toujours à cause de nous-mêmes, en grande partie. Les koufars eux ils font juste mettre l'huile sur le feu, mais c'est tout à cause de nous, on leur donne la chance, et le, on, leur, on leur ouvre la porte et eux ils entrent, c'est tout. Hein Allah il dit dans le Coran Ils ne peuvent que vous nuire, par les médisants ou les mauvaises paroles et les choses qu'ils disent contre vous. Hein. Regardez qu'est-ce qu'ils font dans les journaux, dans les médias, dans la télé. C'est juste parler. Il faut juste parler contre nous. C'est en parlant qu'ils nous nuisent seulement. Mais nous, c'est par nos actions et par nos paroles qu'on nuit à l'Islam. Eux, c'est normal, c'est des kuffar qui nuisent à l'Islam parce qu'ils veulent pas que l'Islam soit de l'avant. Mais nous on est en train de leur donner de la, des munitions, hein, et on est en train de leur donner des excuses, des prétextes pour euh, nous attaquer et, nous, et parler mieux contre nous, donc c'est en réformant notre comportement, en, réformant, en appliquant les règles de notre religion qu'on sera capable de changer notre situation. Donc la femme qui porte pas le hijab, c'est pas un criant sur elle, c'est pas n'est Euh, l'agressant ou en étant un envers elle ou quoi que ce soit mais c'est en lui donnant le bon conseil et en lui parlant doucement et en ayant de la douceur envers elle quand on lui donne le bon conseil inchallah avec les preuves du Coran et de la Sunnah et les explications correctes c'est comme ça qu'elle va changer Alhamdulillah après le troisième degré c'est le degré de celui qui n'a pas de connaissance ni d'autorité. Un musulman qui n'a ni de connaissance, ne connaît pas l'islam comme il faut pour être capable d'interdire le mal, et il n'a pas d'autorité non plus. Celui-là, il est le plus, le plus bas niveau de la foi, hein, et lui, il change le mal, il change le mal comment Il change le mal par son cœur, en détestant ce mal. Hein, et s'il si a un jour la chance d'acquérir de la connaissance et d'arriver, yani Allahu a si est, il réussit à quelqu'un lui donne une certaine autorité quelconque la, pour changer quelque chose de mal dans la société, il aura, lorsqu'il aura ça, dans son cas il a l'intention que si un jour il arrive à ça, il va faire ce qu'il peut pour améliorer les choses et pour changer le mal. Mais en attendant il se limite à qu ce qu'il peut faire, c'est-à-dire détester ce mal dans son cœur. Donc ça, c'est l'explication de ce hadith qui est un des hadiths les plus importants dans l'islam. Ensuite, le chef, on lui pose une autre question. Il dit « adam inkar al-anayu On a posé la question au chef. Il y en a des gens qui vous blâment ou qui vous critiquent de ne pas dénoncer le mal ouvertement lorsqu'il y a des contradictions qui sont faites par l'État ou par le pays. Est-ce que vous pourriez clarifier la situation pour ces gens-là? Hein? Donc الشيخ يرد اني لا شك ان الغلاة كغير من البشر ليسوا معصومين من الخطا ومناصحتهم واجبه ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبه المحرمه وهو منكر اشد من المنكر الذي يحصل من الغلاة لانه غيبه ولما يلزم عليه من زرع الفتنه pour traduire le kelma et ta'sir et ta'sir ana fil da'wa il n'y a pas de doute que les dirigeants comme les autres êtres humains ils ne sont pas infaillibles de l'erreur, comme on a dit tout à l'heure et de leur donner le bon conseil c'est obligatoire euh, mais de parler contre eux dans les, dans les assemblées hein, ou bien sur le minbar ça ça fait partie de médre de la médisance, et de parler dans le dos Et ça c'est interdit, bien, bien entendu. Euh, et le mal est encore plus grand euh, si les personnes contre qui on, on parle derrière leur dos sont les dirigeants, parce que ça amène la fitna et ça amène la division et ça nuit à l'avancement de la Dawa. Da Ensuite, on a posé au euh, chef une autre question. Is dit, is het is dit, mensen te is dit, de dit, is dit, is dit, is dit, is en is dit, is les is dit, is de la haine et de la, de la rancune dans leur cœur contre ceux qui les dirigent. Le Cheikh a répondu, il a dit <coughs> Le Cheikh a répondu, il a dit Chachin vil ou <coughs> al-hikd, ala walaat l'humour, fi kluub al-hamma, hoa min amal al-mufsidin, al الذين يريدون إشاعة الفوضى وتفكيك المجتمع الإسلامي وقد حاول المنافقون قديما مثل هذا عندما أرادوا أن يفصلوا المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفككوا المجتمع وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فمحاولة الفصل بين الراعي والراعية هي من عمل المنافقين المتفدين في الأرض الذين قال الله فيهم واذا قيل لهم لا تفسدوا بالارض قالوا انما نحن مصلحون و عليكم السلام الله وبركاته والناصح لائمه المسلمين وعاملتهم على العكس من ذلك هو يسعى في تحديد الرعاه الى الرعيه وتحديد الرعية إلى الرعاه وجمع الكلمه وتجنب كل ما يفضي كل ما يفضي الى الخلاف donc le a répondu et il a dit que ceux qui amènent la haine et la rancune contre les dirigeants, dans le cas déjà contre leurs dirigeants, ça c'est les gens qui veulent faire le désordre sur la Terre et qui transmettent des rumeurs et des faussetés dans le but de créer le désordre et le chaos dans la société et qui veulent essayer de euh, diviser et détruire l'unité de la société musulmane. Et il y a beaucoup d'hypocrites même dans le passé, au temps du Prophète wa sallam, parmi les mounahs qui ont essayé de créer des divisions entre les musulmans et ceux, celui qui les dirigeait, c'est-à-dire le Prophète wa sallam, dans le but d'essayer de diviser et de détruire l'unité qui existait dans la société à l'époque. Et ils ont dit, comme c'est écrit dans le verset dans surat al-mounah, le verset 7, Ne donnez pas ou ne de, de, de donnez pas d'argent à ceux qui sont avec les messagers d'Allah pour qu'ils par la suite se séparent de lui ou se séparent de lui. Hatayn fadou. Et euh, là, là, les essais de ces gens-là d'essayer de diviser entre le dirigeant et ceux qui ceux qui le dirigent, euh, le dirigeant et euh, entre le peuple et ceux qui le dirigent, ça, ça fait partie des des actions des hypocrites, ceux qui qui sèment le désordre sur la terre. Et Allah a dit dans le Coran à leur sujet, et lorsqu'on leur dit ne créez pas de désordre sur la terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. On veut seulement faire le bien et réparer les situations, corriger les choses. Alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes, les gens qui sèment le désordre. Euh, le cheikh est dit donc celui qui réellement veut le bien, celui qui veut réellement le bien pour les dirigeants des musulmans et pour les musulmans en général, et bien lui, au contraire, qu'est-ce qu'il fait il, se, il fait son effort pour essayer de faire aimer les euh, aux gens, de faire aimer aux gens leur dirigeants, et de faire aimer le, les, euh, aux, aux, aux dirigeants. Il veut que les dirigeants aiment son peuple et que le peuple aime leur dirigeant. C'est ça que la personne qui veut le bien sait ce qu'il essaie de faire, et non pas de créer des divisions entre le peuple et celui qui dirige, euh, comme les gens parmi les ennemis de l'éclat essaient de faire. Et donc on essaie plutôt, on, on essaie plutôt de réunir les gens sur une parole commune, sur une chose commune, et on essaie d'éviter tout ce qui pourrait amener à faire des Comme on dit des euh, comme on dit les, les sujets de euh, polémique et les sujets de euh, euh, comment il y a un mot là qu'on utilise. Il y a divergence mais aussi il y a un mot que euh, il y a un mot qui commence par con controverses, ouais, <rire> oui c'est ça. Oui c'est ça. Tous les sujets qui amènent des controverses, hein, il y a des gens, c'est juste ça ce qu'ils cherchent. musulman ah ok dans les médias dans les journaux dans les télé la télévision c'est ça ce que les ennemis de l'islam ils, ils veulent toujours amener ces sujets qui amènent de la controverse pourquoi parce que c'est ça ce que les gens et ça c'est ça qui occupe les gens c'est ça qui, qui, qui attire leur attention le plus hein mais là c'est ça لما كان الليجان او lieu de اذا كان عندك هذه لا, لا تستحي رحنا لا تخل لا تبخل علينا به لانه احيانا نحتاج الى بعض الفوائد يستفيد منها الناس ان شاء الله بارك الله فيك Donc le Cheikh dit, ensuite on lui a posé la question, « Qu'est-ce wajib ala al-du'at wa talabat al-ilm, de al-humour Donc on a posé la question au Cheikh, qu'est-ce qui est obligatoire pour les gens qui font et qui étudient le ilm, qui recherchent la science, c'est quoi leur obligation envers les dirigeants Le is dit, « El wajib ala al-du'at de Allah, al-amal ala jam' kalimat al-muslimin, wa الذين يريدون تفكيك المجتمع المسلم وزرع العداوة والأحقاد بين المسلمين والفصل بين المسلمين وبين قيادتهم كما يجب عليهم حث المسلمين على الاجتماع والتآلف والنصيحة لولاة الأمور وإعانتهم على الحق وإرشادهم إلى الخير فيما بينهم وبينهم دون تشهير أو تعنيف. قال الله تعالى Donc, la réponse euh, du chair, c'est que l'obligation des gens qui font de darwa, qui appellent à Allah parmi les tolaab al-ilm, c'est d'agir dans ce qui va ramener les musulmans à s'unir, et de, de, de détruire les complots et les ruses des gouffars et des hypocrites contre les musulmans qui veulent essayer de diviser la société musulmane et de semer la haine et l'animosité la, la, la, entre les musulmans, et qui veulent essayer de créer des divisions entre les musulmans et ceux qui les dirigent, et il est également obligatoire pour eux d'inciter ou d'appeler les musulmans à se réunir et à s'aimer entre eux. Et à donner le bon conseil à ceux qui sont à leur tête, qui sont les dirigeants, et de les aider dans la vérité, et de les guider, et de les orienter vers le bien, dans ce qu'il y a entre eux et les dirigeants, sans essayer de diffuser publiquement leurs fautes, ni en utilisant des méthodes violentes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 dans Surah Taha, Lorsque Allah SWT a ordonné à Moussa et à Haroun d'aller voir Fir'aoun, Fir'aoun qui est un des plus grands parmi les tyrans que l'humanité a jamais connu, et malgré ça, qu'est-ce que Allah a dit? Il a dit à Moussa et à son frère Haroun, «Fakula lahu kaulan leyyyenan » Hein, lahallahu yatalikara ou yachcha » C'est-à-dire, malgré que c'était le plus grand tyran. Hein, qui s'est prétendu lui-même être Dieu, hein, il a dit Je suis votre Dieu le Très-Haut, votre Seigneur le Très-Haut et tout. Bah, bien ça, Allah il dit à Musa et à Haroun Quand vous allez le voir, parlez-lui d'une parole qui est douce et qui est qu'il va accepter. Parlez-lui avec douceur, avec gentillesse. Hein. Pour qu'il accepte et pour, ou bien qu'il pour qu'il se rappelle et pour qu'il puisse craindre son Seigneur. Hein. Donc si c'est le cas et si c'est la, la méthode qu'on utilise quand on va aller pour donner le conseil à, à Firawn, alors tous les autres dirigeants qui viennent après Firawn, eh bien encore plus, il faut être encore plus doux et encore plus euh, utiliser plus de douceur et de gentillesse que Ferrand, que pour Ferrand, hein? Parce que les dirigeants actuels ne sont pas euh, comparables à Pharaon dans l'injustice et le mal. Même s'il y en a parmi eux qui sont injustes, mais ils n'arrivent pas à le chevet de Pharaon dans l'injustice et dans la transgression et dans la tyrannie. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est la méthode des prophètes. Et l'exemple du prophète de donner le bon conseil. Non. Donc, on a entendu dernièrement là, dans les nouvelles, les attentats qui se sont faits dans les pays musulmans, en, en Algérie et en Maroc, hein et donc eux ils pensent, qu'est-ce que de faire ça, qu'est-ce qu'ils s'imaginent Si ceux, ceux qui font ces choses-là sont des musulmans, c'est comme Cheikh Al-Afghani a dit, c'est des ignorants, ils pensent qu'en faisant ça, en faisant sauter des bombes les musulmans vont revenir à l'islam, et que les dirigeants vont revenir à l'islam, et qu'ils vont appliquer la charia. Comment, comment ils vont appliquer Avec le ilm S'ils ne la connaissent pas la charia, comment ils vont l'appliquer Il faut qu'ils l'étudient, il faut qu'ils l'apprennent. Donc c'est par le ilm, par le da'wah, pas par des bombes, des bombes ça ne va rien changer. Hein ou bien c'est des kuffars, ou bien des hypocrites, qui se font passer pour des musulmans, pour passer de combattre l'islam de l'intérieur, comme Cheikh Al-Albani a dit là-dedans, quand on a lu la Fatou l'autre fois, c'est un des deux. Parce que les, les koufars et les munafiqid font des attentats, ils mettent ça sur le dos des musulmans, après ça ils utilisent ça contre, contre les musulmans, ils disent ah regardez ceux qui font ça. Et comme le frère nous disait tout à l'heure, que dans un journal ils ont dit c'était des musulmans qui n'avaient pas de barbe. Ils, étaient, ils, ils, étaient, ouais, ils, ont dit, ils ont dit, pour se camoufler, ils m'ont rasé leur barbe. Ils ont porté des pantalons et tout. Là, c'est pour se camoufler, ça déclenche pas normal. Il faut, euh, ceux qui ont une barbe et tout, c'est eux les, les, les c'est eux les les, les, les, responsables. Mais ils se sont camouflés en se rasant. Donc, depuis pour ces gens-là, ils, ils essaient de faire l'équation là, barbe égale terroriste. Les hijab, niqab, également terrorisme. Et ça, c'est pour saler l'image de l'islam. Est-ce que le prophète n'avait pas une grande barbe Est-ce que tous les prophètes que Allah a envoyés à Messie n'avaient pas tous une barbe Comme Allah, il, il mentionne dans le Coran et dans les hadiths, on voit beaucoup d'exemples. Les prophètes, ils avaient des barbes. Est-ce que tu vas dire que de suivre l'exemple du prophète, sallam, ça fait de toi un terroriste hein Subhanallah Ça, c'est des gens qui essaient de combattre la somme et qui essaient de mettre une image sur les gens qui suivent l'islam. Pourtant il y a des juifs qui ont des grosses barres, personne ne les traite de terroriste. là, il y a des musulmans qui font toutes sortes de péchés, il y a des, y a des musulmans qui volent, des musulmans qui euh, vendent de la drogue, il y a des musulmans qui font des péchés comme ça, personne ne dit l'islam c'est voler, l'islam c'est vendre la drogue. Hein s'il y a des femmes qui font par exemple, des femmes musulmanes qui font de la prostitution, est-ce qu'on va dire l'islam c'est la prostitution C'est pas parce qu'il y a un musulman qui fait quelque chose qui est contraire à l'islam, que l'islam enseigne ces choses-là Hein Pourquoi tout de suite quand il y a un musulman qui fait un acte de terrorisme, ils dit l'islam c'est le terrorisme Ça c'est des gens qui veulent salir l'islam, mais heureusement de là, il y a des gens qui comprennent, qui ont compris ce petit... Ce petit euh, Ce jeu-là, et ceux parmi les jeunes Balal, comme les Khawarij, qui sont tombés dans cette euh, idée-là qu'en euh, faisant sauter les choses comme ça, ils vont ramener l'islam, et qu'ils euh, vont réussir à faire quoi Un changement dans la société Eh ben, ils, ils se trompent, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, « Il a un tarot kufrand bawahan ». Si il y a Le prophète sallallahu a dit, sauf si vous voyez de votre dirigeant un coffre clair. Hein Donc, il a dit en voulant dire, ne les combattez pas, sauf si vous voyez qu'il font un coufre couf clair. Hein Et encore, bon, ça veut dire, regarde, premièrement, le coufre clair il reste encore à être établi, éprouvé, ça c'est de 1, deuxièmement, le Prophète de a pas dit s'il si y a un coufre clair, faites, faites exploser des bombes, hein il n'a pas dit euh, faites des attentats euh, terroristes, il a dit d'essayer de, de, de, dans le, dans le vice, de Rijona pour le remplacer par un autre, qui a, qui a plus de connaissances, qui a plus de hymnes, ou qui a plus de, de, de pratique pratiques de l'islam, qui est moumine. Mais eux, c'est pas ça ce qu'ils font, hein. Comment tu vas faire de le remplacer par un, un autre, alors que, et, en faisant des bombes, en faisant sauter, en tuant des innocents, dans la rue, et tout ça. C'est pas ça que le prophète s'en a redonné et a commandé, jamais de la vie, hein. Donc, alhamdulillah. Euh, on va lire une dernière, ça toi. Puis après ça, on va continuer, on va s'arrêter. Ok. Le chef, on lui a posé la question. Est-ce que de donner la bai'ah, l'allégeance aux, aux dirigeants, est-ce que c'est obligatoire ou recommandé ou permis? لشيخ البيعة, البيعة واجبة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنه والذين يبايعونهم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة أما غيرهم من بقية الرعيه فهم تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء فلا تطلب البيعة <middels> Donc, le il explique ici que l'allégeance aux dirigeants, c'est obligatoire. Et cette allégeance-là, pour les dirigeants, elle est euh, basée sur l'écoute et l'obéissance lorsque l'on établit un imam pour les musulmans ou un dirigeant pour les musulmans et qu'on le, qu qu le, qu le met au pouvoir ou qu'on le choisit comme imam pour les musulmans et qu'il prend le pouvoir, et ça c'est basé sur le Coran et la Sunna, c'est-à-dire qu'il prend le pouvoir des musulmans, c'est-à-dire qu'il va le diriger, diriger par rapport au Coran et la Sunna, et donc on, euh, le Cheikh il dit que ceux qui vont donner la veja aux dirigeants, ce sont pas tous les individus. Het is niet iedereen die de l'allégeance, het is Ahlul Shinnu Walakd, het is die ulamas, de mensen die zijn, de mensen die een expertise of een connaissance in een bepaald domein, en de mensen die zijn in de la Het is die de l'allégeance en de de en de rest volgt direct Chacun, chaque individu parmi les musulmans de ce pays-là n'ont pas physiquement donné l'allégeance au dirigeants, eh bien ça compte pour le reste, ça compte pour le reste des musulmans parce que ces, ces gens-là qu'on appelle « Ahnul Hilli wa ils représentent les, le reste des musulmans, d'accord Donc c'est comme quand les musulmans ont donné le Baira, par exemple, après la mort du Prophète les Sahabas, certains sahaba Parmi les et les ils ont donné le Bayah à Abou siddiq Mais par la suite, c'est ce pas tous les musulmans qui ont donné le Bayah, c'est seulement ceux qui étaient là présents, parmi eux. Hein. Et ça comptait pour le reste des musulmans. Hein. Donc, ça c'est pour faire comprendre qu'il y en a qui s'imaginent Ah, moi j'ai pas donné le Bayah physiquement, donc j'ai pas le Bayah. Non, c'est pas ça. Si t'es dans un pays musulman et que les gens qui sont les unamans et les responsables, Les hauts placés, ont donné le bien aux dirigeants, ça compte pour toi, ça compte pour toi aussi, et c'est obligatoire que tu crois que tu as une, une allégeance à ce dirigeant là. Et donc ce n'est pas pour tous les individus parmi les musulmans qui composent les, les le peuple qui doivent euh, qui ont, euh, disons qui doivent donner leur mot là dessus, parce qu'il y a des gens qui ont été influencés par la démocratie et le souvrage universel, le vote. Het que chaque personne voor de bejaar voor de bejaar voor de bejaar voor de bejaar voor de bejaar voor de bejaar voor de bejaar voor نفوس بريئة والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والاتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنة وسفك دماء وغير ذلك يعني الكفار يظهرني لكم pour eux, ils s'imaginent que la, plur, la pluralité dans la société, c'est quelque chose de positif et de bien, hein, la pluralité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plein de partis politiques, puis plein de différentes tendances, différents courants dans la société, puis que pour eux, ça c'est quelque chose de bien, parce que ils ont avantage à voir que leur, div, leur société est divisée pour mieux contrôler les gens, tandis que nous dans l'Islam, au contraire, on on appelle les musulmans à, à s'unir et à être des frères, c'est ça ce qui renforcit notre société. Et donc c'est pas une société comme, comme eux ils appellent pluraliste, mais c'est une société basée sur le tawhid, basée sur, sur l'unité. Et le sheikh dit donc que le beira dans l'islam, ça se fait pas dans la méthode chaotique qu'ils appellent les votes, hein, le suffrage universel. Ça se passe pas de cette façon-là, parce que ça c'est la méthode des, des pays de coffre et de ceux qui les ont suivis parmi les pays arabes actuellement, qui veulent imiter les kuffars en faisant des votes. Et le cher il dit que ça c'est établir sa distinction l'égalité et les, les les les comment on appelle des les, les les publicités les fausses publicités hein, que ces gens-là font pour les candidats, tu sais, ils commencent à, faire toutes sortes de publicités pour eux et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la, le vote d'un ignorant, une personne qui a aucune connaissance de quoi que ce soit, ils lui donnent la même valeur que le vote d'un savant. Et le vote d'une femme, ils lui donnent la même valeur que le vote d'un homme. Hein? Et donc, euh, bien, allez, le vote, même, ici, même les prisonniers ont le droit de voter. Hein, donc il va est en présence d'un criminel, un, un homme malhonnête qui a fait plein de crimes, mais il a quand même son vote. Et son vote a la même valeur qu'un citoyen honnête. Hein, donc ça veut dire que savoir que en réalité c'est de la fauteuse toutes ces histoires de vote. La vote d'un savant en politique, un prof de politique à l'université, son vote à lui a la même valeur que le vote… Euh, du je sais pas moi du, du menuisier ou du boulanger ou de, je sais pas qui alors que l'autre qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'il voit dans son vote il voit juste qu'est-ce qui répond à son intérêt alors, un tel un tel politicien a promis qu'il allait avoir la farine moins chère donc à cause de ça là, je vote pour lui parce que là, il m'a dit que la farine va coûter moins chère hein et donc l'autre l'autre il sait exactement c'est quoi la différence entre différentes idéologies, partis, théories politiques, etc., les enjeux économiques et tout. Ah, donc, on se voit juste sur l'apparence parfois, ah, la femme, elle dit à lui, il a est, il est, il est une belle apparence, un beau visage, je vais voter pour lui, hein <rire> yeah. et, Subhanallah, et souvent c'est ça les, les, les partis, ils essaient de trouver quelqu'un qui a une apparence jeune, hein, pour que charismatique, charismatiques possèdent plus de gens à voter pour les autres, c'est ça ça se limite à ça. Donc tout ça, c'est basé comme le dit sur des choses fausses et il y a beaucoup de gaspillage là-dedans, gaspillage d'argent, gaspillage de temps, gaspillage d'énergie, et donc la façon islamique de choisir le dirigeant en lui donnant le Beira, ça, ça amène les musulmans à s'unir et à euh, s'aimer euh, entre eux, tandis que la méthode des Koufras, qu'est-ce que ça amène Ça amène l'animosité et la, la division entre les musulmans. Et euh, dans la méthode islamique, on arrive à amener une certaine sécurité et une stabilité dans le pays, sans, euh, sans toutes les courses et les disputes chaotiques qui amènent beaucoup de désordre hein, et qui parfois même amènent jusqu'à faire couler le sang des innocents dans les pays musulmans à cause des votes et des trucs de ce genre. Dus, jullie. We gaan hier puis on continuera hier inshallah, vandaag. We gaan hier stoppen wa We gaan hier gaan